Cheikh l'Islam Ibn parce que al-Din, qui est la chose sans laquelle nul ne peut être musulman. Vous êtes bien d'accord avec moi Et Je m'adresse surtout au frère Tawhid euh, Est-ce que on est bien d'accord que asludin nul ne peut être musulman sans ce Est-ce bien d'accord Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce sujet Nul ne peut être musulman sans Asluddin. Tayyib Une chose sans laquelle nul ne peut être musulman Vous êtes d'accord qu'Allah ne peut omettre De l'expliquer d'une manière claire C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait de confusion sur ce sujet On est bien d'accord sur ça Il est impossible qu'il y ait une confusion sur le sujet Donc les versets sont clairs sur le sujet Et il n'y a pas de confusion dessus Taribe. Troisièmement, le Coran il est en langue arabe Et la sunna est en langue arabe. Donc, lorsqu'on vient à comprendre les textes, on doit les comprendre selon leur indication dans la langue arabe. On doit les comprendre selon leur indication dans la langue arabe. Taïb. La raison n'a aucun effet, dans le, c'est-à-dire, n'a pas lieu d'être dans, le, dans les sujets de tekfir. C'est-à-dire, les sujets pour déterminer l'islam ou la mécréance d'une personne, la raison n'a pas sa place. Le tekfir ne se fait que sur base des textes. Même si euh, même si ça s'oppose complètement à ce que la raison humaine puisse imaginer. Je vous donne un exemple juste pour ce, ce point-là. Euh, je te pose juste une question. Ce n'est pas une question du tout pour... Euh, C'est juste une question pour mettre des, des pour mettre de certains points en clair. Quelqu'un qui pense qu'Allah ne sait pas qui va entrer au paradis et qui va rentrer en enfer. Est-ce qu'il est musulman cette personne Mais tu comprends bien que la raison humaine, elle, elle est difficile, Ayman. Mais cette personne-là, il pense qu'Allah ignore qui va rentrer au paradis, en enfer. Il a attribué un arc, un manque à Allah Azzawajal. Il attribue un un manque à Allah Azzawajal. Donc Allah a un défaut qui, il ne sait pas qui va rentrer au paradis, qui va rentrer en enfer. Est-ce qu'on peut être musulman en pensant qu'Allah est manquant, sans savoir qu'Allah est parfait? Non. Est-ce qu'on peut être musulman en pensant qu'Allah, Azzawajal, ignore des choses Est-ce qu'on peut être musulman en pensant ça Taïeb. Donc, même l'adoration d'Allah, Azzawajal, à la base, elle est fondée sur quoi Sur le fait qu'Allah est le Seigneur de toutes choses. Mais, Wallahil Azim, quand j'ai lu ce hadith-là que je vais vous citer maintenant, c'est pas le hadith de Aïcha, avec les paroles de Cheikh Islam, je vous assure que le hadith que je, que, que, que je vais vous citer maintenant, J'étais plus que choqué quand je l'ai lu. Ce qui montre que la raison humaine, l'aql, et ce que la raison détermine, comment on peut penser musulman, quelqu'un qui fait ça, ça, tant qu'il n'y a pas de preuve, elle n'a aucun effet. Parce que il est impossible de penser que les sahabas ignoraient de telles choses. Regardez. Attendez juste un instant. En fait, le hadith, je ne le retrouve pas de suite, mais l'imam Ibn Abil l'a mentionné ou dans, dans, dans, il, dans il, le hadith il est dans Sahih Muslim. Il y a un sahabi, radhiyallahu an, dont j'ai oublié le nom, il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce qu'Allah sait qui va entrer au paradis, qui va entrer en, en enfer Ya Rasool Allah, est-ce qu'Allah sait qui va qui, qui va entrer au paradis, qui va entrer en enfer Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit oui. Et c'est là que le Sahabie lui a dit "Et pourquoi, je dis son, pourquoi Pourquoi doit-on accomplir de bonnes œuvres alors Pourquoi doit-on accomplir de bonnes œuvres alors Et c'est là que le prophète s'en est souvenu, il lui a dit agissez car chacun il lui sera facilité la chose pour laquelle il a été créé. Agissez car chacun il lui sera facilité la chose pour laquelle il la chose pour laquelle il lui sera euh, la chose pour laquelle il a été créé. Donc ce sahabi ici il a posé la question mais le prophète s'en lui a répondu « Ne savais-tu pas qu'Allah savait c'est toute chose Pour quelle raison il a posé la question s'il le savait déjà Pour quelle raison a-t-il posé la question s'il le savait déjà Donc il ignorait cette chose. Est-ce que ça a remis en cause sa foi Ça n'a pas remis en cause. Donc ce qui montre que ce qui fixe que quelqu'un est musulman ou quelqu'un n'est pas musulman, ce n'est pas la raison. C'est les textes. Donc je répète, la base dans le « est claire. Donc, Allah a l'a clair, clairement exposé dans le Qur'an et dans la Sunna. Deuxièmement, les, la langue, les, les textes sont en langue arabe. Donc, la compréhension des textes, de ces textes doit revenir à la langue arabe. On doit revenir au texte, de, au, au tafsir des Mufassirin. On ne doit pas... La raison n'a aucun effet dans le taqfir. Le taqfir est purement textuel et n'a aucun, aucun lien avec, avec le aql, avec la raison humaine. Parce que sinon, quelqu'un à qui on met trois coups de bâton... Et qui euh, qui a mal, il a le droit de faire du coffre, et qui il a le droit de faire du coffre. Et celui à qui on vole un milliard d'euros, il ne peut pas faire de coffre. La raison humaine, elle n'accepte pas ça. Et là, franchement, posez la question avec les gens. Vous allez poser la question aux gens dehors. Je pense que la, je, si je dis pas l'ensemble des gens, mais une grande majorité, voire tout le monde préfère se prendre trois coups de bâton, même s'il va perdre un bras ou une jambe, que perdre un milliard d'euros. Donc, euh, si imaginez que les coûts, il a été permis de faire du coffre dans ce cas-là et perdre une somme aussi grande n'a pas été permis, donc ça montre que l'aql il n'a rien à voir là-dedans dans le takfir il n'a rien à voir donc partant de ces principes-là nous allons revenir tout d'abord c'est-à-dire on va citer quelques paroles chez l'islam l'Islam pour après revenir à ces versets-là Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit « Wa aslu din huwa ibadatullah alladhi al-hubbu wal-inabatu wal amma siwa » Donc, il dit Et le asl du din est l'adoration d'Allah Dont la base et l'origine sont l'amour d'Allah Le retour sans cesse vers Allah Et se détourner de tout autre que lui Ce asl du din Ce, le asl du din Qui est la fitra sur laquelle Allah a créé les gens Ce asl du din est la fitra Sur laquelle Allah a créé les gens Donc, asl du din, qu'est-ce que c'est C'est l'adoration d'Allah Et l'abandon du shirk L'adoration d'Allah et l'abandon du shirk Cheikh Islam Temmi a dit aussi wa ibadatu llahi wahda hiya asluddin wa huwa at-tauhid alladhi ba'ath به wa anzala bihi kutub fa ta'ala was'al man arsalna min qablik mir rusulina aj'alna donc il dit l'adoration d'Allah seul est le asl du din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 Donc on voit bien qu'ici Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya ta on voit bien que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya ta détermine que l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk c'est ça asluddin l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk quant à ce qui concerne al-wala wal-bara al ça fait pas partie de asluddin ça rentre dans lazimu asluddin ça fait pas partie de la base de l'islam ça rentre dans l'implication de asluddin ça c'est une affirmation donc je dois ramener des preuves pour ça Euh, si tu peux juste attendre deux minutes, je t'envoie le passage, Inch'Allah Ta'ala. Time. Donc par, par rapport au passage que je voulais te lire, dans Dora Saniya, lorsque ont exposé le asal d'Idine, qu'est-ce qu'ils disent Donc dans Dora Saniya, volume 2 Pages 360 et 361, il est dit ce qui suit wa al Donc sixièmement la soumission ou la subordination qui s'oppose au shirk les an parmi les gens il en est qui prononce la shahad le témoignage de foi Et ce, dans le même moment il connaît sa signification mais il ne se soumet pas il ne se soumet pas hein, il ne se soumet pas dans, à l'application des, des conditions à l'application des conditions de euh, la, du témoignage de foi et aux implications du témoignage de foi donc le, les implications de la ilallah min donc euh, aux implications du témoignage de foi euh, comme euh, parmi lesquelles l'alliance et le désaveu إلا et l'application des législations islamiques وَلَا وَلَا وَا et yulami yula'imuhu ne s'accorde à cette personne et ne n'arrive à, à, à il n'adhère qu'aux chose qui qui qui qui uh, qui s'accorde avec ses avec son ses, son hawa c'est-à-dire euh, son ses penchants aoutarsri li dunyar ou ce qui lui qui lui lui apporte un intérêt de ce bas monde wahdi hal ou min anas ce qui est la situation d'un grand nombre de gens donc il a dit quoi il a s'il si, a dit mais il ne se soumet pas au al etian bihuku à l'application Des, des, des, des devoirs de la et de ses implications c'est quoi les implications l'alliance et le désaveu donc l'alliance et le désaveu rentrent on, on dit qu'ils rentrent dans asludin mais ça ne fait pas partie ça ne fait pas partie de la de, de, de, ils ne font pas partie des piliers de asludin c'est des implications de asludin par exemple on dit que les actes que la prière fait partie de la foi mais est-ce que la prière fait partie de aslul iman la prière ne fait pas partie de Rasul Iman. Regardez ici, je vais, te, je vais te citer une parole d'Ibn Taymiyyah, ta qu'on a vue dans les cours précédents, en fait. Les cours précédents avaient pour objectif, justement, d'exposer euh, ce point-là. Les cours précédents avaient justement pour objectif d'exposer ce point-là. Regarde les paroles d'Ibn Taymiyyah. Donc, je vais poster les paroles d'Ibn Taymiyyah. Donc, Ibn Taymi, il dit « Et ceci, parce que la base de la foi est ce qui est dans le cœur. Et les actes apparents sont un lazim, sont une nécessité et une implication de ce qu'il y a dans le cœur nécessaire à son maintien. » Les références Majmou al-Fatawi, volume 7, page 198. Donc, les actes extérieurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit quoi Il a dit « Al-Iman, la foi est composée de 73 » 72, 73, non, entre 73 et 79 branches. Juste une parenthèse ici. Pourquoi on dit 73, 79 On ne sait pas ce que le prophète, il a dit ou quoi Non, ce n'est pas une question de ne pas savoir ce que le prophète, il a dit. C'est que le terme bedron, beda dans la langue arabe, le prophète l'a dit, la foi est composée de bid'a et 70 branches. Bid'a est un chiffre, est un, indique, euh, est, non, est un nombre qui est entre 3 et 9. Donc la foi est composée de 73 à 79 branches. La plus grande de ces, de ces branches-là, c'est la il est Allah. Et la moindre d'entre elles, qu'est-ce que c'est C'est de retirer euh, euh, ce qui gêne de la rue, de, du passage des gens. Wal et la pudeur fait partie de, de la foi. Taïeb, juste une chose. Retirer, retirer ce qui gêne de la route, ça a été qualifié de foi. On dit que retirer une chose qui gêne de la route, on appelle ça du Iman. Donc ça fait partie de l'Iman. Mais est-ce que ça fait partie de aslul Iman ou de l'implication de la foi Ça fait partie de quoi Ça fait partie de... Est-ce que ça fait partie de, de, la, de la base de la foi ou de, de l'implication de la foi L'implication de la foi. Parce que la base de la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et l'implication de la foi, c'est les actes en apparence. Lorsque tous les actes disparaissent, la foi disparaît à son tour. Mais lorsqu'un acte disparaît, Ça ne veut pas dire que la foi disparaît à son tour, tôt, sauf si on n'a pas une preuve et un dalil pour dire que cet acte-là, l'abandon de cet acte est du kufr, enfin, comme pour la salade. Ce que je veux dire par là, c'est que même si moi, euh, les takfir mouchrikin a été nommé euh, comme faisant partie de Aslouddine, ça ne veut pas dire que c'est un pilier de Asluddin, dans le sens où euh, la remise en cause, ne serait-ce que d'une branche de ce pilier-là, remet en cause mm -hmm. la foi. Non, c'est une implication à Asluddin. Et j'ai cité la, la preuve, j'ai cité la, la parole de Le but, inshallah, pour bien comprendre ce sujet, il faut revenir aux versets et aux hadiths qui ont parlé justement de Asraddin. Avant de voir les paroles des savants qui sont Shir Muhammad, Islam ou d'autres, regardons ce qu'Allah nous a dit est ce que son prophète sallam, nous a dit. Ce qui nous aidera sans aucun doute à comprendre l'objectif d'Allah et l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on va revenir à ces versets est-ce que tu es toujours avec moi est-ce que tu me suis toujours on va voir les versets justement qui traitent de Asruddin parmi ces versets là euh, parmi ces versets -là, ونَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولَ أَنْيَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَتَنَبَّوا الطَّاعُوتِ إن dans chaque communauté pour leur dire Allah et écartez-vous du taout gens du tafsir et أي في كل قرن وطائفة من الناس وكلهم يدعون إلى الله عن عبادة ما سواه أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس رسولا بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكل الله وسجد الله الطغوت Il dit, « Allah envoyait dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque génération et auprès de tout groupe de gens, un message. Tous ces messagers invitent à adorer Allah et interdisent l'adoration Haute qu'Allah. Adorez Allah et écartez-vous du tarot. » Allah n'a donc cessé d'envoyer aux gens des messagers pour leur transmettre ce message. Et ce, depuis que le shirk est apparu sur terre, dans la descendance d'Adam et plus particulièrement dans le peuple de Nouh, vers lequel il fut envoyé, (alayhi salam).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 Donc l'imam dit « Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah », c'est-à-dire « Adorez Allah et unifiez-le dans cette adoration. »« Et écartez-vous du tarot, c'est-à-dire « Abandonnez tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tel que le shaitan, les voyants, les statues et, euh, et les statues, et quiconque, à et quiconque appelle les gens à l'égarement. » Et bien sûr, ce qui veut dire « par appelle les gens à l'égarement, celui qui embellit le kufr, pas tout égarment, celui qui appelle à une bida'a, par exemple. » Qui n'est pas du coup, qui n'est pas du coup François, ou euh, qui ne s'oppose pas à Sladine, cette personne n'est pas un tarot, n'est pas un tarot. J'essaie de vous envoyer, mais. Donc voilà, c'est-à-dire abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On va continuer. Donc ça, c'est le premier verset, qui est le verset وَلَا قَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « adorer Allah, écartez-vous du tarot. Parmi les versets aussi qui exposent Asr al-Din, la base de l'Islam, nous avons la parole d'Allah Ta'ala وَالَّذِينَ جْتَنَبُوا الطَّارُوتَ يَعْبُدُوهَا وأنابوا إلى الله لهم البشره لسوف يفر العباده للطاغوت وربا الى عباده الله سلهون البشره ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم والصحيح وأنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب الطعابة الطاغوت ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Documentul multe rămași al lui Allah, ceux qui fuient l'adoration du Taurat, c'est-à-dire ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en Je répète, et ceux qui fuirent l'adoration du tarot, c'est-à-dire ceux qui fuirent, ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc on voit que l'abandon, la, la, le coffre bit tarot, c'est quoi C'est d'éviter d'adorer autre qu'Allah. C'est ça le coffre bit tarot. La base du kufr bit-tarhout, c'est d'éviter l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Puis il dit, Rahimahullah, Abu Abdurrahman ibn Zayyid ibn Aslam, rapporte selon son père que le sens de la parole d'Allah et ceux qui fuirent l'adoration du tarhout fut révélé au sujet de Amr ibn Nufayl, Abu Dhar et Salman Farisi, radiyallahu anhum. Le plus juste est de dire que ce verset, que ce verset, que ce verset concerne aussi bien ces derniers que toute personne qui évita l'adoration des idoles et revint vers l'adoration d'Allah Ta'ala. Regardez bien, ce verset, -ce il concerne ce qui obtiendra, euh, al bushra la bonne nouvelle. Donc je répète, le plus juste est de dire que ce verset concerne, concerne aussi bien ces derniers, c'est-à-dire Amr euh, ibn euh, Nufayl, que euh, euh, Salman euh, al-Farisi, euh, que euh, euh, Abu euh, Dhar, Et il concerne aussi toute personne qui a évité l'adoration des idoles et revint vers l'adoration d'Allah. Donc Asr qu'est-ce que c'est C'est d'abandonner l'adoration d'autre qu'Allah et de revenir vers l'adoration d'Allah. Parce que Allah il, a dit quoi Et ceux qui s'éloignèrent du tarot afin de ne pas l'adorer. Donc c'est-à-dire ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du tarot et qui ont abandonné l'adoration du tarot et qui ont adoré Allah... Cela auront la bonne nouvelle et annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Mais est ce qu'Allah Azzaujal va annoncer la bonne nouvelle à des gens qui n'ont pas réalisé al-Din Non. Allah Azzawjal ici montre la base par laquelle on obtient la base de la foi, c'est à dire Allah expose la, le minimum, la chose sans laquelle nul ne peut être croyant. Qu est que, quelle est cette chose-là C'est d'abandonner l'adoration d'Allah, l'adoration du tarot et l'adoration tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'adorer Allah. C'est ça la base de l'imam. Et regardez, Inshallah ça va suivre. On va citer le, le tafsir des autres mufassilines et vous allez voir. Alimam al-Qurtubi, rahimahullah, a dit: "Walla di najtana bu taroot ayya abduha." Qu'allah l'akhfash. Qu'allah l'akhfash. Al-tarootu jama' wa yajuz wa yikoon antakoon wa'hide mu'antha. Wad-taqdama. وقد تقدمي تقدم يتقدم ذكره ومعنى الايه اي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها وتقديره والذين اجتنبوا الطاغوت والذين اجتنبوا عباده الطاغوت وانابوا الى الله اي رجعوا الى عبادته وطاعته دونك لامام القرطبي رحمه الله دي اي سوي « At-tarout » ici est un pluriel. Il est possible aussi que ce soit un singulier ou féminin, ce qui a précédé. Là, c'est simplement l'étude linguistique du terme. Puis il dit le sens du verset. « Ceux qui s'éloignèrent du tarot en se retrouvant sur un flanc opposé. Ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'est pas adoré. » Donc, comment on, on s'éloigne du tarot c Comment C'est que tu ne l'adores pas. Puis il dit, le sens du, de ce verset est donc le suivant. « Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du tarot et sont revenus vers Allah, et sont revenus vers l'adoration d'Allah et son obéissance donc je le mets ici pour que vous puissiez le voir donc le sens de ce verset est donc le suivant et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du tarot et sont revenus vers Allah, c'est à dire sont revenus vers l'adoration d'Allah et son obéissance ceux-là ils auront la bonne nouvelle donc Asl regardez, Allah il l'expose dans le Coran l'abandon de l'adoration du tarot et revenir vers l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala donc ici se termine le le, le, le tafsir de ce verset. Maintenant, on va en arriver insha avant de, de traiter de la de la de sur milatou Ibrahim Alayhi Salam, dans sourate al J'aimerais savoir Akhil Karim, est-ce que jusque là tu euh, tu, tu c'est dire est-ce que jusque là tu as compris l'objectif que je souhaitais atteindre Non. Allah a dit aussi dans le Coran et ceux qui s'allient avec eux, ils est comme eux. Ce verset aussi on va le prendre inshallah. On va le prendre et tu vas voir le sens et ceux qui s'allient avec eux, c'est ceux qui s'allient à eux, fil alliance. Que signifie l'alliance Si tu si tu permets inshallah juste 2 minutes, on va prendre le verset. On va prendre le verset et tu vas comprendre inshallah. Tu veux prendre le micro, tu peux acheter le il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Je te laisse le micro, InshAllah. Salam alaikum. J'avais mal compris, hein? désolé, Inch'Allah. Donc simplement, je vais chercher le tafsir et on va le voir de, tous les deux, Inch'Allah. On va le voir tous les deux, inchallah. Tu peux me laisser juste deux minutes inshallah ta'ala Salam wa je, simplement, je suis en train de chercher le, je suis en train de chercher le tafsir du verset. Après quoi, Inch'Allah, on continue. En fait, je cherche le tafsir du verset pour être, dire pour pour citer, citer les termes exacts euh, c'est-à-dire les termes exactement qui ont été utilisés pour euh, pour que -à -dire sans le citer, c'est-à-dire de selon une mémorisation, selon selon ce que j'ai retenu des versets comme ça. Le frère y verra de lui-même. Inch'Allah Mais désolé, j'ai une collection, elle est très très lente. Salam alaikum. Salam alaikum. voici les إنهم منهم الإمام كثير رحمة الله جديد وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عارف. عن عكري ابن عباس انه سويل عن ذباح ذباح يحيط ان نصارى العرب فقال كل Salamu alaykum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Salamu alaykum wa rahmatullah, est-ce que... Est-ce que vous m'entendez? Taib, Inshallah, Donc on entend bien. Donc, Akhi, Akhi est-ce qu'il est là, Akh? Le frère euh, Tawheed? Ah, il est là, ça va. Est-ce que tu m'entends, achi? Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu m'entends Je ne sais pas si le frère est encore... Ah, non, je ne voyais, voyais pas ce qui était écrit, désolé. donc pour la parole d'Allah Ta'ala, premièrement, ça c'est ce que j'ai pu trouver de concret dans le sujet, dans le tafsir d'Ibn Kathir il dit donc euh, Ibn Abbas anha, a appliqué le verset sur les chrétiens c'est à dire est-ce que les, les, les sacrifices des chrétiens parmi les arabes nous sont halal il a dit na'am ils sont halal mangent car Allah azzawajal dit Wa ma quiconque d'entre vous parmi aussi Ali fait certes partie d'eux mais ici il parle de qui il parle de chrétiens de gens qui adhèrent à la même conviction que les autres chrétiens donc ça c'est une première des choses Deuxième, de toute façon plus on va aller plus ça va être clair al-Imam الطبري رحمه الله قال فقال بعضهم عنا بذلك دوك الله عز وجل voulu a visé par ce verset abdallah ابن صامت وعبد وعبد الله وعبد الله بن ابي ابن سلول في براءه عباده من حلف اليهود وفي تمسك عبد الله بن ابي ابن سلول بحلف اليهود بعدما ظهر عداوتهم عداوتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واخبره وأخبره الله أنه إذا تولهم وتمسك بحلفهم أنه منهم في برأته من الله ورسوله وكبرأته منهما. Donc il dit, certains ont dit que ce verset fut révélé au sujet d'Abd Allah ibn Samit et Abdullah ibn Ubay ibn Salul lorsque Abdullah ibn Samit s'est désavoué du pacte qu'il avait avec les Juifs. Et lorsque, au contraire, Abdullah ibn Ubay ibn Salul s'est attaché et resté fidèle à ce pacte, après que la Hadawa, l'hostilité des, des juifs, après que l'hostilité des juifs est apparue vis-à-vis d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah informa « Anna idha que si jamais il s'y ali et s'attache à leur, à leur euh, euh, non, et s'attache et reste fidèle à, au pacte qu'il avait avec eux, et ici le, wa le « wa » et le « e ici en français, a pour objectif d'exposer que veut dire « at-tawalli » l'alliance. La, la, Donc c'est-à-dire que si jamais ici Ali, comment En restant fidèle à leur, au pacte qu'il avait avec les juifs, alors que le, leur hostilité est apparue vis-à-vis d'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « annahu qu'il est comme eux, Abdullah ibn al-Sallu, il est comme eux, « fi min Allah wa rasulihi » dans son désaveu d'Allah et de son dans Dans son innocence, c'est-à-dire Allah et son messager sont innocents de lui. « Kabara atihim minhuma »« Kabara atihim minhuma » Aussi bien que, comme euh, les, les juifs se sont désavoués d'Allah et de son messager, donc Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, s'il reste fidèle à cet engage, à ce pacte qu'il avait avec les juifs, de les soutenir, il est comme eux. Donc on voit que le verset concerne le fait de soutenir des gens, euh, euh, des, de, de soutenir les mécréants contre les musulmans, et soutenir leur Kufr dans leur coffre. Il dit le sens du verset c'est: Oh vous qui avez cru en apparence et qui vous alliez aux musulmans et les, et leur, et les de des secrets des musulmans. Donc ici le waou elle a encore la même fonction que ce qu'on a vu auparavant. Oh vous qui avez cru en apparence mais qui vous alliez aux musulmans en leur dévoilant le secret des musulmans donc le, ici l'alliance c'est quoi c'est de soutenir les mécréants contre les musulmans puis, Allah, puis il dit et la parole d'Allah quiconque d'entre vous euh, c'est à dire il les soutient contre les musulmans quiconque d'entre vous les soutient contre les musulmans il fait certes partie d'eux donc on voit que ce verset n'a enfin, pas de rapport direct avec le sujet Quand est-ce qu'une personne est considérée comme étant alliée aux mécréants C'est quand il les soutient contre les musulmans, quand il les aime pour leur coffre, quand il les approuve dans leur coffre et quand il, quand il les aide, euh, quand il, il les approuve dans leur coffre ou il les suit dans leur coffre. Et le gouverneur il ne sont pas musulmans. Non, ces gens-là ne sont pas des musulmans. On est innocent d'eux. Euh, comme Ibrahim al c'est innocenté des mouchelkines. On est innocent des tawarites et de ceux qui les soutiennent, que ce soit des machières ou je ne sais qui qui soutiennent les Tawarit aujourd'hui et les koufars contre les muahidines ne sont pas on est innocent d'eux de même c'est la même chose je ne fais pas on ne fait pas de différence entre un, un personnellement je te parle en mon nom je ne fais pas de différence entre un shirk et entre un, le commun des gens à partir du moment où il est rentré dans l'alliance des mécréants et ça soutenu les mécréants contre les musulmans je ne parle pas de ce cas là mais le cas dont on parle c'est celui qui a une choubha et que certains, certaines personnes qui ont fait du shirk Il les nomme tout de même musulmans, tout en étant convaincu qu'ils sont dans un égarement, qu'ils se sont opposés à la religion du prophète, mais alayhi wa sallam tous les prophètes, et qu'ils ne sont pas guidés dans leur égarement. Et il est convaincu qu'ils sont sur une rive et lui de l'autre, donc la « adawa », dans le shirk qu'ils ont fait qui sont pas sur la même rive que lui et ils sont pas dans le même flanc que lui dans leur shirk s'il est convaincu de tout ça et qu'il a une erreur il pense que le, le, le retirer le nom de, de musulman ne peut être fait qu'après Iqamat al-Hudja celui-ci, son erreur celui-ci est musulman et ne peut devenir mécréant qu'après Iqamat al-Hudja et en aucun cas on ne peut dire que le takfir des mouchriquines dans ce sens-là, dans le sens de leur attribuer le nom, de leur retirer le nom de musulman, dans tous les cas, fait partie de Hasr dans le sens où celui qui fait une erreur dans la moindre chose n'est pas musulman. Cette personne convaincue, tu penses qu'elle a compris le tawhid. Celui qui est-ce qui a compris le tawhid Akhi Celui qui a compris le tawhid c'est celui qui adore Allah et qui ne commet pas de shirk comme on a vu dans le verset. Mais si maintenant, on, on utilise la raison, c'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure, que la raison n'est pas une source de législation, si on utilise la raison... Certes, on peut rentrer, on peut commencer par là, dire, commencer par ce sujet dire que s'il considère que celui qui fait du shirk, il est toujours musulman, il n'a pas compris le tawhid et aussi de l'autre côté je veux dire celui qui qui pense qu'Allah ne sait pas qui va entrer au paradis en enfer il n'a pas il connaît pas Allah parce qu'il pense qu'Allah ignore or celui qui pense qu'Allah ignore ne connaît pas euh, ne ne connaît pas la grandeur d'Allah s'il ne connaît pas donc la grandeur d'Allah il connaît quelqu'un d'autre qu'il pense être Allah donc il ne sait pas qui est -ce qu y a Allah et s'il pas il ne sait pas qui est Allah il ne sait pas le sens de la il est Allah donc il n'est pas musulman si on utilise la raison on va aller très très loin laissons la raison de côté et prenons le Kitab ou le les versets qu'on a vus auparavant celui que, le, le Mais celui, comme tu dis, qui est convaincu qu'un tarot est égaré. Mais celui qui, mais celui qui, comme tu dis, est convaincu. cest à dire celui qui pense que le tarot est bien guidé, dans le sens que même dans ce qu'il fait, il est bien guidé. Il est comme lui. Pourquoi Parce que il s'est allié à lui. Comment il s'est allié à lui En étant en l'approuvant dans son coffre. Je répète, Al-Wala, voilà, l'imam noul Afir dans l'isna al arab qui est une référence dans la compréhension de la langue arabe et des hadiths du prophète. Alayhi wa sallam. Non, Ibn al-Athir, dans Ralib al hadith dit, Al-Wala, qu'est-ce que c'est Il a donné plusieurs significations de l'Ouala, mais on en retient quatre qui rentrent dans le verset. L'amour, al-Nusra le soutien, l'approbation, al mua ou al-Mutaba'a et le suivi. L'amour, je répète, al-Mahabba, al-Nusra l'alliance le soutien, al mua l'approbation et al-Mutaba'a le suivi. Celui... Donc ça c'est sa loi là. Puis à la suite de ça on regarde est-ce que toute forme d'amour envers le cafoule est de la mécréance. Ça je te, je te pose la question. Regarde d'un point de vue linguistique aimer euh, l'amour est une alliance. Mais est-ce que toute forme de d'amour de, envers le mécréant est du coffre Non. Donc dans quel cas l'amour du mécréant est du coffre Dans quel cas Dans quel cas l'amour du mécréant Et de l'alliance majeure qui fait sortir de l'islam et la personne ne peut pas être musulman. C'est dans quel cas ça le, le cas, euh, soit tu vas, si, si tu vas répondre, je vais te laisser, quand il l'aime pour sa mécréance. Donc, on voit quand même que bien que le terme euh, alliance a pour signification l'amour, on n'a pas dit que tout amour était du confort. On a dit l'amour qui est du coffre, c'est l'aimer pour sa mécréance. D'accord. Celui qui aime une personne, imagine-toi que tu as quelqu'un, il, il fait du shirk. D'accord. Quelqu'un t'a. Celui qui fait du shirk, il s'appelle Zayd. Tu as quelqu'un d'autre, il s'appelle Ramar, par exemple, ou Ahmed. Il aime Zayd, il aime Zayd, Pas parce que Zayd, il a fait du shirk. Il n'aime pas Zayd pour son shirk. Mais il aime Zayd parce qu'il prie. Mais il ne l'aime pas pour son shirk, il l'aime parce qu'il prie. Ou il l'aime parce qu'il prononce la shahada. Est-ce qu'on peut dire qu'il qu qu s'est allié à lui J'espère que ma question a été, a été claire. Imagine-toi que tu as Zaïd, fait du shirk. Tu as Ahmed qui aime Zaïd, mais il ne l'aime pas pour son shirk. Il le déteste. Je ne sais pas, c'est ensemble pour moi. Non. Donc quelqu'un qui simplement si je, si je vois quelqu'un qui fait du shirk, Nam, ça c'est pour toi. J'ai pas dit le contraire. Même pour moi, quelqu'un qui fait du shirk, c'est pas mon frère, c'est pas un musulman et je l'aime pas, même s'il prie. Mais je veux dire par là, celui qui l'aime pour sa salat ou pour sa shahada. Mais ça veut dire il l'aime parce qu'il a fait la salade, parce qu'il a fait la zakat, parce qu'il s'affilie à l'islam. Mais il sait très bien qu'il a fait du shirk. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est allié à lui parce qu'il l'a aimé, parce qu'il a aimé le, le mécréant Est-ce qu'on peut dire ça Alors que juste avant, toi-même tu as dit que quand est-ce que l'amour est du couvre, c'est quand tu aimes le mécréant pour sa mécréance. Mais si tu ne l'aimes pas pour sa mécréance et que tu l'aimes pour autre chose, tu n'as pas fait de kufr et tu t'es pas allié à lui. Tu ne t'es pas allié à lui. C'est-à-dire que ce n'est pas ça l'alliance majeure qui fait sortir de l'islam. C'est la même chose pour le soutien. Si tu, si, si, tu soutiens le mécréant parce que tu travailles pour lui, est-ce que le fait de le soutenir dans une entreprise d'électricité de, de, de, ou d'autres, est-ce que dans ce cas-là, tu t'es tu allié à lui Non, c'est dans quel cas que le soutien est du coffre C'est quand tu le soutiens dans le coffre ou quand tu le soutiens contre les musulmans. Là, ces deux cas-là, ça fait sortir de l'islam. Dans tous les cas, travailler pour un mécréant, dans une société d'électricité ou une société de, de, de, de je ne sais quoi comme, comme autre boulot, dans tous les cas, ça ne fait pas sortir d'islam. Même si on dit, je dis pas qu'il faut travailler pour un mécréant, qu'à la base, il est bien de travailler pour un mécréant. Ça, il y a des conditions pour travailler pour un mécréant, en cas de nécessité, et ainsi de suite. Taïb. Et là, il y a un khilaf entre al et l'aym. Mais jamais personne n'a dit, dit que travailler pour un mécréant est du coup. Si tu aides ta tarot à faire de la grande mécréance Non, moi je suis d'accord avec toi. Si tu aides un tarot, c'est ce que j'ai dit juste, juste avant, si tu aides le mécréant dans son coffre ou que tu l'aides contre les musulmans, tu as fait du coffre. Mais si tu ne l'aides pas dans son coffre, tu l'aides dans autre chose. Tu l'aides dans autre chose, tu ne l'aides pas dans son coffre. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas fait de coffre. Tu t'es pas allié à lui. L'alliance qui fait sortir l'islam, c'est de l'aider dans son coffre ou de l'aider contre les musulmans. Si tu aides un tarot à faire de la mécréance, non, si tu l'aides à faire de la mécréance, tu es qui comme lui Parce que tu t'es allié à lui. Mais ce pas toute forme de, de, soutien, de soutien qui est du kufr. Pour l'approbation, le mu'afaqa, c'est la même chose. C'est pas toute forme d'approbation vers le mécréant que t es, tu t'es tu allié à lui. Avant de parler de l'exemple d'Ibn-Baz, restons sur le sujet. Restons sur le sujet et après on va te parler des exemples. L'approbation par exemple. Est-ce que c'est toute forme d'approbation qui est du coffre Non, c'est l'approuver dans son kufr. D'accord. Est-ce que pour le suivi, est-ce que toute forme de suivi du, du kafir ou du tarot et du kufr Non, c'est le suivre dans son coffre Donc on voit bien que le verset Wa minkum, minhum, ne rentre pas dans ce sujet-là. Est quand est-ce que la, celui euh, qui, quand est-ce qu'une personne est considérée comme étant allié au mécréant, c'est quand il les a aimés pour leur kufr C'est quand il les a soutenus dans leur kufr Ou il les a soutenus contre ahl tawhid Lorsqu'il les a Il les a approuvés dans leur coffre, et il leur a facilité leur coffre par exemple, et lorsqu'il les a suivis dans leur coffre. C'est dans ce cas-là qu'on considère qu'une personne n'a pas désavoué le, euh, cet allié au mécréant. Mais sinon, le simple fait, maintenant revenons au sujet parce que tu avais pris cet argument comme preuve, le simple fait de dire que quelqu'un qui fait du shirk est un musulman, tout en étant convaincu qu'il est égaré, qu'il est sur une rive et toi de l'autre, dans le sens où il n'est pas sur le bon chemin qu'il est garé dans son shirk, et tout en étant convaincu que son shirk est faux. Est-ce que tu t'es allié à lui quand tu fais ça Est-ce qu'on s'est allié Est-ce que la personne qui, qui est-ce que la personne qui le nomme musulman dans ce cas-là, il sait il a fait de l'alliance majeure Bien qu'on a déterminé l'alliance majeure avant, qu'est-ce que c'était Mais juste, euh, non. Euh, réponds d'abord à ma question. S'il ne s'est pas désavoué de lui, tu sais, le désaveu, c'est le contraire de l'alliance, d'accord. Quand est-ce que quelqu'un, on sait qu'il ne s'est pas désavoué d'une autre personne, c'est quand il s'est allié à elle. Est-ce que tu es d'accord avec moi Quand est-ce que tu sais que quelqu'un ne s'est pas désavoué euh, des mouchelikins, c'est quand il s'est allié à eux, d'accord On a vu que l'alliance des mouchelikins qui se fait sortir d'islam, c'est quatre choses aimer les mécréants, les pour leur cirque. Soutenir les mouchriquines dans leur chirk et dans leur coffre ou contre les musulmans. Approuver les mouchriquines dans leur shirk et soutenir les mouchriquines dans leur shirk. D'accord. Celui qui n'a pas fait ça, est-ce qu'il s'est désavoué des mouchriquines ou pas Celui qui n'a pas fait ça, est-ce qu'il s'est désavoué des mouchriquines Celui qui a fait ça, Naam, attends. J'attends ta réponse parce que j'ai pas compris. J'ai vu Naam, non Après, j'ai pas... Tu te désavoues de la personne lorsque tu es convaincu que ce qu'il fait est faux. Lorsque tu le détestes, tu le détestes, tu détestes ce qu'il fait. Tu détestes, tu le détestes pour ce qu'il fait et tu ne fais pas ce qu'il fait. C'est comme ça que tu le, te désavoues de lui. C'est ça la base du désaveu. C'est ça la base du désaveu. Après le reste, c'est des implications. Et je t'ai cité ça tout à l'heure. que, que le, le tekfir par exemple, entre autres, ça rentre dans l'implication de ça. Ça rentre dans l'implication. Et c'est pour ça qu'on voulait citer après le, le verset des de Milat de, de Ibrahim ali salam Mais réponds juste à la question, juste avant, on a vu que l'alliance, c'est d'aimer les mécréants pour leur coffre, de les soutenir dans leur coffre contre les musulmans, de les approuver dans leur coffre et de les suivre dans leur coffre. Celui qui a pas fait ça, est-ce qu'il s'est allié à eux Parce que tu as appliqué le verset sur lui. Je fais d'insha'llah, qu'il en fasse juste une chose, afin de que je te fasse pas perdre ton temps en premier lieu. Soit précis dans les réponses. ça sert à rien qu'on s'étale sur des choses que j'ai déjà dit Il ne sait pas désavouer. Il ne sait, il sait pas désavouer. Donc il est, il est, pourquoi il ne sait pas désavouer d'eux Alors qu'on a vu... Non, je ne parle pas de désavouer ici. Je parle de s'allier. Parce que toi, tu avais utilisé le verset pour dire qu'il s'est allié à eux. Maintenant, est-ce que l'utilisation de ce verset, est-ce qu'elle était, est qu était valide ou pas Parce que tu as utilisé le verset pour dire que celui qui nomme quelqu'un qui fait du shirk musulman, il s'est allié à lui. On a vu le tafsir, on a vu le sens linguistique du terme, ni le tafsir, ni le sens linguistique, ni les kalam moufassirine ne prouvent que celui qui, qui se trompe dans, le, dans, dans la nomination de quelqu'un qui fait du shirk et qui s'affilie à l'islam, qui qu le nomme musulman, s'est allié à lui. Personne n'a dit ça. C'est-à-dire il n'y a pas d'indication de ça, ni dans le kalam moufassirine, ni dans la langue, le, le sens linguistique du terme. Mais oui, il s'est allié à eux. Est-ce que tu peux me citer un dalil en dehors de la raison, en dehors de, du aql, de la raison Je veux juste un dalil du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi wa sallam, en sachant que tu n'es pas maître de toi-même et que je ne suis pas maître de moi-même. On ne peut pas faire le takfir de nous-mêmes. Si Allah il l'a pas fait, son prophète ça se me l'a fait. La raison qu'on la jette contre le mur. On n'a rien à, à, avec cette raison. Je t'ai cité l'exemple de tout à l'heure du Sahabi, qui savait pas que si Allah sait qui va entrer au paradis, qui va entrer en enfer. Donc t'imagine ça. Celui qui approuve ce qu'il fait. Taïb, Allah mais... <rire> d'accord. Celui qui approuve quoi Celui qui approuve son shirk. Mais d'accord, mais celui qui te dit son shirk c'est un égarement et son shirk est faux. Quand il l'a approuvé Celui qui approuve le shirk. Celui qui approuve, celui qui approuve, euh, celui qui, qui approuve les mouchetikines dans leur shirk les mouchetikines. Mais celui qui te dit son shirk il est faux et son shirk il est il est il est invalide. Comment c'est comment c'est-à-dire comment il a il a prouvé ce qu'il comment il a prouvé son shirk alors qu'il te dit que le shirk est faux et le shirk est invalide le shirk est bâti lesquels il est c'est c'est un mensonge ben justement Achi en fait ce n'est pas si tu dis je, je ne sais pas barakallahu que laufik zada kalau ilman kalau te rajoute de la science utile wa zada zada nila huayyaka yani ilman nafi'an kalau me rajoute aussi bien qu'à toi de la science utile dans ce cas là Achi sache une chose c'est que le celui qui ne les approuve pas dans leur shirk, Il ne s'est pas lié à eux. Justement cette personne, il est con, il te dit ils sont dans un égarement. Ils ont pas il, il, ce ils, ce qu'ils font ce qu'ils font est faux et je ne ferai jamais ça et je déteste ce qu'ils font et je les déteste pour ce qu'ils font. Donc cette personne là en quoi il s'est allié à eux Ce que je veux dire par là c'est que le verset n'a pas de, ne peut pas être utilisé dans ce contexte-là. La raison humaine, faut la laisser de côté, la raison humaine. La raison humaine, l'aql, ça a mené beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à les lorsqu'ils l'ont fait passer devant les textes. Ces sujets-là qui sont imman ou le kufr, ils ont rien à voir avec les, le, le côté rationnel des choses. C'est surtout les textes. Et c'est pas que sur, surtout, c'est les, les textes et seulement les textes. Les textes et seulement les textes. Donc ce que je veux dire, à Akhil Karim, c'est que celui qui est convaincu que ce que font les mouchriquines que ceux qui font du shirk que celui qui est convaincu que ce que que, ce que font ceux qui font du shirk est faux qu'il déteste cette chose là qu'il abandonne cette chose là et les déteste pour cette chose là et les répune pour cette chose là cette personne là il s'est désavoué des mouchriquines faire le takfir des mouchriquines c'est une implication donc dans ce cas là il peut y avoir la, la mauvaise compréhension et l'erreur l'erreur par la mauvaise compréhension est prise en compte celui qui les aide Celui qui les aide dans leur kufr et dans leur shirk, c'est un mouchrik. Celui qui fait des fatahs directs pour soutenir les mouchriquins, les, les, les, les, les, les, les koufars contre les musulmans, celui-ci a le même hokm que. Et celui qui leur facilite leur shirk. Maintenant, restons sur le sujet principal. Je sais vers quoi tu veux aller. Ça, on va en traiter une autre fois, inshallah Non pas que je veux pas en parler, c'est pas ça le but. C'est que pour ne pas faire entrer... Euh, plusieurs sujets dans, un même, dans, un, dans, dans le cadre d'une même, même discussion. Pour quelles raisons Parce qu'on ne va pas arriver parce que... Si tu comprends bien, on a commencé le cours à 22h, à 21h40. Ça fait quasiment deux heures et demie que je suis en train de parler. Tu comprendras juste que, si tu permets, on laisse ça pour une autre fois. Ce que je veux dire par là, c'est que ces sujets-là, on a traités. Maintenant, Avant de, de, avant de clore, je voudrais savoir quels sont tes arguments en dehors du, de ce sujet-là. Quels sont tes arguments maintenant pour dire que celui euh, qui, qui, qui ne nomme pas celui qui fait du shit, qui, qui s'affile à l'islam, et qui lui retire pas le nom de musulman, c'est allié à eux et qu'il est mécréant et qu'il ne sait pas qu'est-ce que le tawhid. Est-ce que tu as bien compris que ce que tu as, que tu as avancé n'était pas juste Et on a vu le les versets qui parlent de ça, ça n'a pas été mentionné. Donc si ça n'a pas été mentionné, ça veut dire que l'excuse par l'ignorance et la mauvaise compréhension sont acceptées. Parce qu'Asrauddin, Allah et le prophète l'enseigne en à tout le monde. L'enseigne à tout le monde. Donc dès que la personne est dans l'islam, elle le sait directement. Et il faut des preuves claires. Qu'est-ce qui n'était pas juste J'avais dit tout à l'heure, par rapport, j'avais répondu à une question, et c'est ce qui nous a mené à ce sujet-là. Je reprends ce que tu m'avais dit. Sur le désaveu des mouchriquines. Euh, je veux juste savoir, je ne sais pas maintenant quelle est ta position exacte, je ne veux pas te faire dire ce que tu n'as pas dit. Est-ce que pour toi, celui qui, fait pas, qui nomme quelqu'un qui fait du shirk, Et qui s'affile à l'islam comme un soufi par exemple, qui fait du shirk. Celui qui dit que c'est un musulman, est-ce que cet, celui qui fait ça, il a, il a, il a contredit la base de l'islam sur laquelle nul ne peut être musulman et que c'est un moucheré, un mécréant et qu'il n'a aucune excuse ah Hamdulillah. En fait, je voulais juste savoir parce que, en fait, tu, tu dialoguais. Je pensais que tu avais déjà une position. Il se peut que tu aies déjà une position. Il se peut que tu n'en aies pas. Allahu alam, je ne sais pas te dire. Oui, s'il y a eu la preuve. Mais si tu dis que s'il y a eu la preuve, donc à ce moment-là, c'est un autre sujet parce que tu ne le mets pas dans un suluddin Parce qu'à partir du moment où tu mets « Iqamat al-Hujjah hudja comme condition avant de retirer, avant de faire sortir quelqu'un de l'islam, c'est que tu dis que le sujet en question ne fait pas partie de la base de l'islam. À partir du moment où tu mets « Iqamat al-Hujjah hudja comme condition avant de faire sortir quelqu'un de l'islam, c'est que le sujet dont tu parles tu ne le mets pas dans dans la base de l'islam sans laquelle il ne peut être musulman moi je, je en train de discuter simplement sur ça le takfir des mouchriquins ne fait pas partie de la base de l'islam de l'asthro de l'islam C'est fait partie de l'implication et si tu viens au cours de l'aqidah tu pourras euh, comprendre ce sujet convenablement C'est on essaie d'expliquer ça doucement doucement. Euh, il y a déjà deux cours qui ont déjà été faits tu pourras les suivre Allah, euh, demande aux frères aux, aux, aux, aux frères Euh, présents ils peuvent les donner et essayez de suivre les cours et petit à petit après on discutera inshallah dans l'espoir qu'Allah nous guide tous vers la vérité